Ok, shit, yeah. TCKO aux 2K de haut à la console, yeah. c'est le premier rat, ok C'est du freestyle ami, je suis pas venu pour faire semblant je te oh. souhaite la bienvenue les mains à la force de faire sans gants J'contourne la prosodie à base de poésie bien trop jolie ha. Ici pas de prophétie mon rap n'est juste prototype Je pas dans la durée chez moi le rap est naturel, naturel. Si tu cherches à m'évincer Je te dirai Valaturé la coupe aux grandes oreilles donc à la Attiré par la carotte, une voirie dans mon sommeil. On réveille, c'est le carrosse. On pose sur les post-it, les posters sont en post-tier. on pose d'ailleurs, avec tellement d'avance qu'ils voient plus que nos postérieurs. Les types parle leur nombre de visites. Ont loupé leur carrière de vigile et ne savent plus quoi viser. La fiche ou le niveau, les ricks contre les rivaux. Le chèque ou le maillot, les caisses ou le stylo. L'image est floue et même les glaces se brisent. Bienvenue dans ce monde une classe vide où ça révise avec un classeur vide. On arrive à temps et si ça pète, c'est qu'il fallait attendre. Toujours épatant, c'est la perche. Qu'il ne fallait pas tendre <rire> On okay, tient du flot d'efface Des fous de rage Le doute arrache J'viens entre mots et pages Les gros dommages Espoir et rage Autant dire qu'on reste toujours authentique Autant toujours. des clips alléchants Qu'on supprime sur le champ Des Là. films dans les chambres Des victoires sur les champs Des <rire> filles qui se campent Pour que leurs gars changent de camp On prend tout le monde à contre-pied Sans se prendre pour le messie On reste en face caché Comme un ronfleur dans l'hémicycle à, à, à une heure où le parlement N'est pas trop fier de faire parler de lui Ou on t'insulte par devant ouvertement Si tu fais moins d'un mètre et demi Ici on a la la. classe, qu'on prend de ma profession j'ai entre temps fait grossession entre manif et procession on se prend pas la tête je évitais la calvitie ici ça change du rap de thèse c'est vrai que c'est plutôt calme ici jamais en jolie la scène jamais en jolie la scène jamais, jamais jamais jamais en jolie l'obscène jamais kicker sans l'envie, jamais quitter son navire jamais jamais jamais kiffer sans, sans lui dire, dire. ravi d'avant ravi d'apprendre qu'on a toujours quelques rallyes d'avance l'ami d'avant a plus de place que les jaloux qui rêvent de la lui prendre on est venu pour dire les choses prolonger son existence pendant qu'il s'attaque aux mémoires on entre en résistance pendant on, on entre en résistance